Bonsoir et bienvenue à votre programme de prédilection du dimanche après-midi, le train de la musique, el train de la m u s i c a e t après, à côté de moi, cet après-midi, j'ai la gentille co-conductrice du train, Mademoiselle Alejandra Trasvignas Calavix. Ah, Calavix, que je le pongo le nombre à r i v e pardon. Surnommé e par ses compagnons de classe, la Chica del t r e n Bonsoir Alex, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Moi aussi, ça va bien. J'ai une question pour toi. Cela ne te gêne pas quand je t'appelle la Chica del t r e n Non, pas du tout. Au contraire, je suis flatté. e Imagine-toi combien de c h i c a s et m e reins est trait à ma place. <rire> tu as raison, c'est vrai. Dans ce cas, tu vas travailler gratuit car le train ne paie pas ses employés. Tu le sais? Oui, je sais que le conducteur est tellement chiche. C'est pour cela qu'il ne paie pas à ses employés. Euh, euh, le mot chiche en français, nous appelons chiche.、Euh, ce sont les gens qui sont c o d o s Alors, tu viens de me dire que je suis c o d o Oui, je l'accepte. Ok. Ok. Et laissez-moi voir. C'est ce que tu penses? Ok. Dorénavant, je vais, mettre, je vais te mettre sur le payroll et tu toucheras un dollar américain un dollar américain dollar、hmm. par programme. Ça te convient?、Hmm. Oh! <rire> oh, Big Spender. Mon oh, oui, Big Spender. Oh, oui. Je préfère travailler gratuit. <rire> C'est plus agréable. <rire> Car je prends un immense plaisir. À être chaque dimanche avec tout ce monde qui nous écoute. Oui. Tu t'imagines le public qui écoute le train chaque dimanche? Oui, c'est un grand public. Donc, tout le plaisir est pour moi. Merci, Alex. Je suis sauvé. Et qu'est-ce que tu as pour les auditeurs cet après-midi? Un tas de grands artistes tels qu'Alain b a r r i è r e Juliette g r é c o Dalida, Enrico Macias, etc. Ok. Donc, on démarre. Oui, on y va. On d e v i t e avec un l i n v arrière qui nous chantera Mon amour qui viendra. Chum- Qui, qui vies Dis-moi, Alex, quelle est la prochaine musique que nous avons sur le plateau maintenant? C'est Juliette Greco qui nous apporte une très belle mélodie qui s'appelle Mon homme. Oui, cette femme elle chante vraiment bien et c'est une e e très b l l très belle chanson, Mon homme. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.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 Y'a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la p e a u e j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci ose venir à la première, me jeter la pierre.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 Et nous enchaînerons avec M. Gilbert b i c o t car il est toujours là avec nous, il est toujours présent. Il répond toujours présent à l'appel quand nous le faisons dans le train, notre cher ami Gilbert b i c o t Et il nous chantera une très belle chanson qui a pour titre Et maintenant 何が必要か?」。 Des nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat pour qui, pourquoi qui bat trop fort, trop fort. Et Maintenant que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, grève d'ennui. Toutes ces rues meurent. ん Un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, je n'ai vraiment plus rien.、Bueno. Cambiaremos de ritmo con Claude François con su canción que se titula Magnolia Forever. 「だ」 Alex, aimes-tu le cinéma? Oui, j'y vais quand je l a t e n d s As-tu vu le film d'Al Pacino de Godfather? Oui, je l'ai vu, mais cela fait longtemps de cela. Ok, donc on va écouter Dalida chanter la musique du film. Le parrain en français, il y a le Godfather en anglais et le padrino en espagnol. Donc on écoutera Dalida chanter. Cette version en français, le parrain. But we are not, we are not. you、no. Nous allons faire un petit tour au Maroc avec Enrico Macias. Pourquoi pas? Il chante bien, il a une très belle voix et je l'aime bien car ses chansons sont très variées et très riches. Écoutons-le chanter cet après-midi pour vous, Constantine. Les chemins défendus peuvent mener à Rome, les jours suivants les jours, conduire au temps perdu l'eau des ruisseaux qui rit de l'oubli des hommes, rejoindre un jour la mer monotone. Mais toi, mon cœur, tu voyages vers le rocher sauvage qui te fascine. Constantine On emmène avec soi ses plus grandes richesses La forme d'un amour au bout de ses dix doigts La poudre d'or de quelque ancienne promesse Et quelques larmes sur sa jeunesse J'ai gardé les chansons vives De tes flûtes naïves オ o シャンシ n ンシャンシャンシ t ン n ャンシャンシャン t ャ n シャ n シャンシャンシャンシャ r シャンシャンシャンシャンシャ n シャンシャンシ m ンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシ s ンシャンシャ s シャ t シ e ンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャ e シャンシャンシャンシ n ンシャンシャンシャン e ャ e シャ e シャ t シャン e ャン e Tu as tes ponts de pierre sur tes abîmes, Constantine. Tu ne peux échapper au x bras de tes ravines, et comme elle je tiens mon amour bien serré quand elle est là, tranquille sur ma poitrine, je pense à toi, plus fort Constantine. Je pense à toi plus fort, Constantine. Et pour clôturer le premier volet du programme de cet après-midi, nous demanderons à Monsieur Yves Montin, en vue de la vieille, de nous chanter une très belle mélodie. Qui s'appelle l'écran boulevard. Et après ça, nous s e r o n s a côté c s pour retourner juste dans quelques instants. D'accord, ne partez pas. L'écran boulevard. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.、On o N'a n qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à z i g z a g u e r parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions. Je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants s e s c r i s Et de jolis moments d'histoire sont s c r i t s partout le long de nos grands boulevards. Sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde v i e n se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre o u ma fenêtre donne sur un coin du ciel d'où. me parvient comme un appel、Et、toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur, des grands boulevards.